Mosaïque. Bonjour, amis fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs. Vous avez bien choisi la radio-télévision Isanganiro et bienvenue à cette émission Mosaïque. 1er juillet 1962, 1er juillet 2021, le débat va porter aujourd'hui sur l'indépendance nationale du Burundi. v J'ai déjà de 59 ans. Avec un accent particulier sur les aspects p o l i t i q u e s s é c u r i t a i r e s et économiques vus par les acteurs politiques. Quel est l'état des lieux à l'heure actuelle Quels sont les défis Mais aussi, quelle devrait être la part des uns et des autres pour mieux consolider cette indépendance et bâtir un Burundi digne, prospère et paisible Quatre invités sont avec nous sur le plateau. Jean de Dieu m u t a w a z i c'est le président du parti Radébou, président aussi. De l'Observatoire pour la prévention contre les crimes de génocide, crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers auditeurs, bonjour, chères auditrices, bonjour aussi, monsieur le journaliste. Honorable Agaton Gouassa, vous êtes député de l'Assemblée nationale, président aussi du parti CNL, Conseil national pour la liberté. Bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour à tous les auditeurs du Sanganiro, à tous ceux qui sont sur le plateau. a r a Dieu s a n g a n i r o également, mais ce n'est pas conseil, c'est congrès. C'est congrès. Congrès national pour la liberté. Congrès national pour la liberté, pardon. Kefa Nibizi, c'est le président du parti Kodebou Ilagidiyandadaï. u、e, Conseil pour la démocratie et le développement durable du Burundi. Lui-même nous dira peut-être les mobiles de ce changement. D'offre d é b o u Ilagidiyandadaï u、e, à Kodebou Ilagidiyandadaï. u、e. Bonjour et bienvenue, Kefa. Bonjour, merci pour l'invitation. Je salue tous les auditeurs de la b i è c s a n g a n i l o et tous ceux qui sont sur le plateau. Et puis nous sommes avec vous, Tassian Sibomana. Vous, vous êtes acteur politique de l'opposition, ancien de l'UPRONA, ce parti <coughs> qui a même milité pour l'indépendance nationale du Burundi. Bonjour et bienvenue, monsieur Tassian. Bonjour, merci de m'avoir invité. J'en profite pour saluer les téléspectateurs et les auditeurs. Avec une précision de taille, je reste toujours u p r o n i s t e Vous restez u p r o n i s t e Il ne faut jamais tomber dans le piège. Ce n'est pas par décret qu'on devient u p r o n i s t e Bienvenue en tout cas. La mise en o n d e est assurée par Séraphine Hakizimana et prise d'image de Jérôme n d a i c h i m i e et grâce à Justice Artui Kese, réalisation d'Alain Désiré b o u k é e n e z a et au micro Léonce Vitaliro. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Issa Ganiro. Puis-je adresser la toute première question à vous, Jean-Dodieu Moutawazi, président du parti Radebou, président aussi de l'Observatoire national pour la prévention des crimes de génocide, crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité C'est comment l'image que vous vous faites du Burundi, ce pays indépendant, il y a de cela 59 ans、euh, Ce que je peux dire, c'est que nous devons d'abord prendre conscience d'où nous venons. Où on arrive et vers où nous allons. Nous venons d'où Vous vous souviendrez de la période entre 1961 et 1965. Le Burundi est entré dans l'indépendance, mais avec une grande instabilité. Nous avons connu à peu près cinq premiers ministres, cinq États, s u i v i des assassinats des députés en 1965 1965. Oui.、Mmh. Puis a suivi des régimes de coups d'État, avec le régime Michombero, le régime Bagaza et le régime Bouyoya. Presque une trentaine d'années où le Burundi connaissait des régimes dictatoriaux. Puis, avec l'assassinat du président Dadaé, Melchior, le Burundi a été plongé dans une guerre civile jusqu'à pratiquement 2003, où il y a eu les accords de cessez-le-feu entre le, le pouvoir de l'époque et le parti SNDDFDD. Alors, c'était dix ans de guerre civile. À partir de 2005 jusqu'en 2000, aujourd'hui 2021, nous avons déjà connu. Une série de quatre élections, c'est-à-dire que le Burundi a renoué avec la démocratisation de la société burundaise et pratiquement la souveraineté. Donc, et le Burundi... démo... démocratie et indépendance, c'est différent. C'est très différent.、Mm -hmm. Alors, j'ai utilisé le mot renouer avec les élections.、Mm -hmm. Puis, maintenant,、euh, nous avons aussi, avec les, en 2006, avec les accords de cesser le feu avec、euh, l'ancien mouvement、euh, FNL, Qui était dirigé d'ailleurs par M. g u a s s a Agaton. C'est-à-dire que pratiquement, il n'y avait plus de rébellion. C'est-à-dire que le Burundi était en train de renouer avec la sécurité totale. Et aujourd'hui, nous venons pratiquement de faire une vingtaine d'années avec la démocratie, la, sécu la, la sécurité et la souveraineté. Parce que cela,、euh, on l'a vu depuis et par, et parlez, 2015. v o parlez surtout de l'indépendance. <rire> n o t r e <rire> pays est indépendant depuis 59 ans.、N、Quel est l'état des lieux aujourd'hui L'image que ça vous fait Aujourd'hui, c'est comment Alors, ce que j'étais en train de vous dire en vous rappelant d'où nous venons, c'est-à-dire que l'indépendance a été perturbée par l'instabilité jusqu'en 6 5、mm -hmm. puis par les régimes dictatoriaux des coups d'État jusqu'en 2003. Puis, cette indépendance, connu, nous avons connu une guerre civile. Et aujourd'hui, nous sommes en train, petit à petit, à é v o l u e r vers l'indépendance politique dont rêvait le,、euh, le héros de l'indépendance. Alors, il reste maintenant,、euh, je dirais, à le consolider. J'imagine qu'on va, va, va y arriver. On va y arriver,、oui. justement. Donc, l'indépendance politique, nous l'avons. Vous parlez de, de, de perturbations. Quelle serait votre appréciation par rapport aux aspects p o l i t i q u o s é c u r i t a i r e s et économiques durant ces 59 ans Pratiquement,、euh, quand je vous ai dit depuis, depuis 1961, Quand on a, on a 1961, 1962. 1962. On a connu l'instabilité, j'en ai parlé. On a connu les régimes dictatoriaux, pas, pas de démocratie. C'est-à-dire que l'indépendance politique dont rêvait le, le prince Yugo g a s s o l on ne l'avait presque pas. On a connu une guerre civile, on ne pouvait pas dire qu'on est indépendant. Et aujourd'hui, tout le monde, pratiquement la classe politique aujourd'hui, elle est, je dirais, très proche, très rassemblée aujourd'hui. C'est-à-dire que l'indépendance. Il y en a qui ont parlé d'indépendance précipitée en, en ces temps-là. Non, ces gens-là, j'imagine que tout le monde est sur le plateau, il n'y a pas de gens à tendance PDC, j'imagine. C'est la, la même question, honorable Agathe t o r g o a s a président du parti s n l Congrès national pour la liberté et député de l'Assemblée nationale. L'image que le Burundi vous fait avec ces 59 années d'indépendance 59 ans d'indépendance, oui, mais l'histoire du Burundi ne se résume pas à ces 59 ans. Et je crois qu'il faudrait même cadrer. Avec cette histoire d'indépendance, parce que c'est un événement parmi tant d'autres.、Mmh. Le Burundi e x i s t a n t depuis des siècles. À un moment donné, on perd son indépendance. Mais l'environnement mondial va faire que le Burundi accède à l'indépendance dans la foulée, comme tant d'autres pays africains.、Mmh. Si vous me permettez, je dirais que les pionniers de l'indépendance、mmh. du Burundi ou les pionniers des indépendances ici et là n'ont pas été les citoyens eux-mêmes. Je m'explique. La Deuxième Guerre mondiale se termine en 1945. Les grands vainqueurs, c'est les États-Unis et l'Union soviétique.、Mmh. Dans ce contexte-là, il y a les anciens États coloniaux、mmh. qui monopolisent le marché africain, asiatique、euh, américain même. Sud-américain, je veux dire. Les États-Unis, qui sont une puissance économique, tout autant que l i r s s qui est une grande puissance industrielle à l'époque,、mmh. n'ont pas de débouchés. Comparativement à ces autres pays-là qui monopolisent tous ces États coloniaux-là. Alors, de là vient l'idée de libéraliser les pays sous le jour colonial.、Mmh. Autrement dit, l'impulsion de la lutte pour l'indépendance ne vient pas intrinsèquement des pays colonisés. Mais de ces États-là qui veulent trouver. Donc, pour les Burundais, ça n'est pas, pas venu des, des Burundais eux-mêmes. Pas du tout.、Mmh. Comme pour les autres États.、Mmh. C'est ainsi qu'en 1955, 1955, je crois si je ne me trompe, il y a un synode des évêques qui se tient à Léopoldville, actuelle Kinshasa, où il est question de débattre de comment les pays sous domination belge accèdent à l'indépendance. Et là, vous comprendrez que l'Église, quelque part, a une main. Dans cette lutte pour l'indépendance. Les pays sous domination belge, c'est-à-dire. C'est le Rwanda, le, le Burundi et l'actuelle la RD, RD Congo. Oui.、Hum. À l'issue de, de ce synode-là, l'Église a comme mission notamment de préparer les élites pour accéder à l'indépendance. Et trois ans après, il y a les partis politiques qui foisonnent afin de pouvoir se préparer effectivement à cette indépendance-là. 1958, vous dites Oui.、Hum. Et c'est à partir de ce moment-là où le tissu politique burundais va montrer des signes que ce n'est pas un tissu solide. Comme vous l'avez souligné, les uns cherchent une indépendance <coughs> immédiate d'autres cherchent une indépendance retardée. Les deux groupes. Indépendance directe, indépendance retardée,、euh, c'est-à-dire、oui. qu'il y a division. Oui. Au sein de la classe politique. Division avant、oui. même l'indépendance. Pour les uns, il faut accéder directement à l'indépendance. Pour d'autres, il faut attendre. Le temps de se préparer, d'avoir ses élites, d'avoir qui placer là où, où, où l'auberge va. Mais victoire pour les premiers qui veulent l'accession à l'indépendance directe. En réalité, victoire pour les premiers parce que la masse paysanne, elle, elle en a marre avec la chicote et autres abus de, de, du colonialisme. Pour les intellectuels, attendre, ce n'était pas un problème. Mais pour la masse, il fallait absolument accéder à l'indépendance. C'est pourquoi, peu après cette indépendance-là, on voit que la gestion va devenir catastrophique. Il a parlé d'instabilité. C'est parce qu'effectivement, les élites ne conçoivent pas l'indépendance de la même manière que les masses. Pour les élites, je crois que c'est beaucoup plus la part du gain. Pour les, les, les, les masses, c'est. L'indépendance réelle, c'est cette souveraineté. Là, quelquefois, on parle de souveraineté, on parle d'indépendance, mais en réalité, on ne la vit pas de la même manière.、Mmh. Pour l'intellectuel, pour celui qui est dans un poste quelque part, c'est surtout ce qu'il gagne. Mais pour le petit ça paysan. Oui, pour lui, c'est ça.、Mmh. Mais pour le paysan, c'est en fait cette liberté, c'est cette dignité, et c'est ça qui devrait en fait fonder même le discours politique. Qu'en est-il de l'État Actuellement, comme vous avez posé la question. Vous m'excuserez, j'ai dû faire ce petit contour. Mais je me dis que si, effectivement, les Burundais, la classe politique et les masses concevaient l'indépendance de la même manière, il n'y aurait pas eu tous ces troubles-là. Justement, il y a des troubles. Et je, je pose directement la question de savoir votre appréciation par rapport aux aspects politico-sécuritaires du pays pendant les 59 ans、oui. qui viennent de passer. Oui, si je brosse un petit résumé. 59 ans d'indépendance, 59 ans de dissension politique, 59 ans de chasse à l'homme, 59 ans d'exclusion par les autres, 59 ans de gestion catastrophique, 59 ans où ceux qui sont aux affaires croient avoir le droit à Mais tout. Mais tout de même, en, 59 ans d'indépendance,、oui. 59 ans de souveraineté du pays. Oui, souveraineté, d'accord, mais souveraineté n'exclut pas les relations avec les autres.、Mm -hmm. Oui, parce que quelque part, on doit être conscient que le Burundi n'est pas un îlot. On doit, vous vous souviendrez d'ailleurs, le prince de g w a g a s o r e à l'indépendance, l'indépendance est venue après. Mais après la victoire de Riponar au 18 septembre,、mm -hmm. dans son discours, il invite ou il déclare qu il reste, que, que les berges sont invités à rester aux côtés. Des Burundais. De Burundais. C'est-à-dire que quand bien même on est indépendant, on est indépendant sur le fait que nous pouvons décider de, nous, de notre propre chef. Mais ça n'exclut pas qu'on entretienne des relations avec les autres. Et il suffirait alors de bien définir quel genre de relation s on a avec les autres, non pas seulement chercher à, à dire on est indépendant, pas question à ceci, pas question à cela, parce qu'il y a des conventions qui lient le Burundi dans son concert des nations. Il y a une certaine image que cela fait au parti Kodébou, Kéfa Nibisi. Kodébou, il a dit d i a n Dadaï. L'image que ça vous fait, c'est comment Le pays est indépendant, souverain, depuis cinq à neuf ans. Bon, merci beaucoup, m o n s i e u r l e j o u r n a l i s t e D'abord, permettez-moi de rendre hommage aux Burundais qui ont milité pour que le pays accède à l'indépendance, en commençant par le héros de l'indépendance, le prince Louis Ouagasore, et tous ses collaborateurs. Mais aussi à tous ceux qui ont aidé de près ou de loin, notamment dans la sous-région ou à l'échelle internationale. Ce que je devrais souligner ici, c'est que、euh, la notion d'indépendance, comme la démocratisation des États, ce sont des notions complexes qui, des f o i s demandent le concours de plusieurs acteurs nationaux et internationaux. Donc, même si les nationaux aspirent à l'indépendance ou à la démocratisation des institutions du pays, Il doit y avoir des circonstances internationales ou locales qui facilitent cette、euh, volonté interne d'accéder、euh, à cette indépendance ou à d'autres événements nationaux. Donc, il faudra donner justice aux leaders de l'indépendance pour quand même saluer le courage. L'image que nous avons maintenant, c'est que d'une façon ou d'une autre, Il faudrait quand même penser à une approche définitionnaire de ce que c'est l'indépendance. Être indépendant suppose ne pas être soumis à une autre nation ou à une autre organisation internationale.、Mmh. Cela étant, sur le volet institutionnel, sur le volet régal, on peut dire que le, le Burundi a été indépendant depuis 1962.、Mmh. Quoique cela n'empêche pas、mmh. l'intervention. Ou、euh, l'interdépendance ou la, la, la, la liaison du Burundi et d'autres pays. Parce qu'à partir de ce moment, toutes les affaires de l'État sont gérées par les Burundais, bien ou de façon mauvaise, mais quand même par les Burundais. Qu'ils le fassent bien, qu'ils le fassent mal, ce s t o u t les Burundais qui gèrent ça. S'il y a des influences. Invisible, on ne va pas. Les affaires de l'État doivent être gérées par les Burundais eux-mêmes,、voilà. mais cela n'exclut pas en tout cas la coopération avec les autres nations. Quand il y a coopération, on coopère les quatre indépendants.、Mmh. Si tu n'es pas indépendant, on ne parle pas de coopération, pas de soumission. On coopère avec un autre pays, on, en, on entre dans les organisations régionales, internationales, parce que vous êtes indépendant. Au cas contraire, on parle autre chose, pas de coopération. Et À partir de ce、mmh. moment, De l'indépendance, les, les frontières du Burundi sont restées intactes. Donc là, on dirait que de façon、euh, globale, le pays est resté indépendant depuis 1962 jusqu'à maintenant. Pour la question que vous avez posée aux autres, aux aspects maintenant, politico-sécuritaire, politico et économique, cela provient des de, de défaillances ou de l'impréparation des Burundais parce que, comme les autres l'ont dit, depuis l e u r Jusque maintenant, on observe une évolution qui tend vers positive. Maintenant, alors que depuis l'indépendance, comme on l'a dit, il y a eu beaucoup de crises répétitives, il n'y avait pas de démocratie. Et là, je v e u x vous dire que quand les gens parlent de démocratie, il faut, il faut connaître que dans, la, dans le monde, il y a des pays qui, qui, qui choisissent la dictature et, et qui sont indépendants malgré qu'ils sont sous la dictature. Il y a même des, des, des pays monarchiques. Qui ne sont pas démocratiques, où il n'y a pas même de monarchie constitutionnelle. Mais, mais qu'est-ce qu q u t indépendant Quel serait Alors, votre choix aujourd'hui par rapport non, à c e l a Je me posais la question de cette liaison qu'on fait entre les m o n a r c e s Monarchie, dictature, indépendance. Oui, il n'y a pas de, bon, je vois pas de liaison directe.、Mmh. Parce qu'on peut être dictateur et être indépendant.、Mmh. On peut avoir un État monarchique, absolument monarchique, et être indépendant. Donc,、euh, il sera difficile、mmh. à moi de faire cette liaison entre la. L'indépendance et la, la, la, la démocratie. Mais avec, oui, il y a un très grand lien. Par il, il y a un fait, M. Kefa、mmh. n i b i z、mmh. i Aujourd'hui, le budget général de l'État est financé par l'État, l'État burundais lui-même, à、euh, plus de 80%. Mais avant la, les événements de 2015, c'était financé par. À, à autour de, 50, de 48%, un, un, un peu moins de, de 50%. Quelle lecture faites-vous par, par rapport à ça Ok, là, là, là, là J'allais parler effectivement de ce Donc, que je pense. Si, si, là, c'est si、oui. on e n t r a à l'indépendance, justement économique. Voilà. Alors, si nous parlons de l'indépendance économique, là, je me situe dans des volets. Le premier volet, c'est une capacité de financer à 100% le budget intérieur de fonctionnement. Le deuxième、ah. volet, qui est、et、très important. Vous allez aussi parler de budget de fonctionnement et, et d'investissement. Le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle la balance commerciale. Parce que si vous avez une balance commerciale déficitaire, les pays voisins peuvent prendre un embargo pour vous et vous devenez automatiquement indépendant parce que pour avoir les, les, les produits de première nécessité, vous devrez se soumettre <coughs> aux injonctions de vos fournisseurs. À ce niveau, à ce qui est de la b a l a n c e Commercière, je, je dirais que l'indépendance économique est encore déficitée à son niveau. Mais, mais à ce qui est, je me dis,、euh, de, de, de ce financement, du budget, de développement, d'investissement, est-ce qu'il est suffisant pour satisfaire aux besoins des Burundais Là, je dirais non. O, on a beaucoup de pas encore à franchir en matière d'indépendance économique. Et là, il faut, ça, il, faut, il faut relativiser aussi cette notion d'indépendance économique. Je vous donne un exemple. Si vous suivez les émissions à l'international, entre la première puissance des États-Unis et la Chine, qui, prétend, qui, qui est peut-être la deuxième puissance, l'un plus démocratique, l'autre qui ne le sont pas plus, il y a des, des intimidations réciproques. La Chine menace les États-Unis, les é t a t s u n i s f r a î c h i s Les États-Unis menacent la Chine, la Chine est fraîchie. C'est que l'indépendance économique n'existe pas. C'est ça. C'est pour, pour vous dire qu'il faut relativiser cette notion d'indépendance Économique. Permettez que l'on passe le micro à Tassian s i m o m a n a acteur politique, huproniste,、euh, oui, <rire> comme vous l'avez vu. j l ne veux pas, pas rigoler, je le suis même plus que ceux qui s'en réclament. Non. Et, le, et votre appréciation, l'image que ça, ça vous fait, les 59 ans d'indépendance pour le Burundi et, les, et ses aspects politico-sécuritaires et économiques du pays Merci de la question. <rire> Avant d'y répondre, je voudrais, comme、euh, mon ami Kefal a dit, souhaiter un joyeux et heureux anniversaire、euh, à tous les Burundais. Le 59e... 59e anniversaire. 59e... anniversaire. Qu'il soit l'occasion pour nous tous, Burundais, de replonger、euh, dans le sens de l'indépendance pour réellement maîtriser les tenants et les aboutissants de l'indépendance. Pour relire et méditer sur le discours du héros de l'indépendance, quand il disait qu'il n'est pas encore sûr, je paraphrase, je ne cite pas une extenso,、oui. que le, le Burundi est, est encore indépendant, quand il n'est pas, pas encore sûr que tous les Burundais vivent en paix, en sécurité et, et sont en, en plein essor de développement. Je demande donc à tous les Burundais que cet anniversaire soit pour nous une occasion de reméditer sur la profondeur de ce discours.、Si、Ça, c'est un fait. Et si vous, vous vous mettiez à reméditer, personnellement Je, je le fais souvent.、Mmh. Je pense qu'on aura l'occasion d'en dire un mot parce que justement, parler de l'indépendance fait intervenir deux notions majeures、mmh. l'autogouvernance et la souveraineté. Je pense que dans notre émission, Et la situation qu'il faudrait explorer ici, quid de l'autogouvernance dans notre pays, quid de la souveraineté, pour enfin arriver à ce que recherchaient les tenants de l'indépendance. Je parle de la paix, de la sécurité, du développement pour tous les Burundais. C'est ça les vraies questions qu'il faudrait analyser. Pour conclure, auto, si finalement nous sommes réellement indépendants politiquement, où, où, où il y a des nuances à faire, économiquement, sommes-nous encore indépendants, où il y a des nuances à faire Je l'entends sous cet angle-là. Sinon, si vous me posez directement la question, je dirais que c'est vrai qu'on est souverain, mais il y a des nuances à faire. C'est vrai qu'on s'autogouverne, mais il y a des nuances à faire. L'autogouvernance signifie l'aspect politique et l'aspect économique.、Ouais. La souveraineté, c'est vrai, on a, on a des frontières. On a des institutions b u r u n d a i s e s c'est vrai. Mais est-ce qu'il、oh, n'y a pas d'influence ici et là pour dire, pour décider moyennant l'ingérence de certains pays de... Donc voilà ce qu'il faudrait explorer pour. Conclure sur sont le fait ces, que. Ces e n c e s c'est ce que v o r o p o e z C'est ce que je, je, je donne ça, qu ça pour qu'on en débatte. Je donne ça pour. Je d o n e ça pour. e vais vous évoquer, expliciter e n c o r avant que l'on passe. Ça, le micro ce notions, à ça, ce sont des notions.、Mm -hmm. Mais pour le cas présent du Burundi, je v o u l'ai s dit, r on est indépendant dans une certaine mesure. C'est vrai, les Burundais. Nous, nous, nous Vous n'étiez pas personnellement satisfait、simplement. Non, bien sûr que non. Je ne suis pas encore satisfait. Parce que ce que recherchaient même nos aïeux qui ont lutté et qui ont donné leur vie pour l'indépendance, ils y cherchaient plus que nous, ce que nous avons aujourd'hui. Ils y cherchaient la paix et la sécurité pour tous. Est-ce que c'est en c o r e la réalité Alors qu'on dénombre des cadavres à longueur de journée ici et là. Ils y pensaient à la. Au développement socio-économique de tous les b u r u n d i s Est-ce qu'on en est encore là Voilà pourquoi je ne suis pas encore satisfait, tout en notant bien sûr que le Burundi est indépendant, politiquement parlant, dans une certaine mesure, économiquement parlant aussi, dans une certaine mesure. Je pense que ce sera le long de cette émission où on va développer les aspects où réellement on a. Une avancée sur l'indépendance politique. Vous allez finalement, vous vous allez des, finalement、voilà. considérer un pays indépendant、ah ouais. comme un paradis. Non, non, non, non. non. Ce, ce n'est pas un paradis. Mais l'idéal qu'on recherche, ça serait un paradis. Mais on ne se fait pas d'illusions. Mais quand même, même sans devoir atteindre l'idéal. Il y a un minimum qui devrait être s a u v e g r d é a n d Oui, il faut tendre. Et avoir le compte envers l a r é e l l e m e Est-ce que vous pouvez vous résumer par rapport à cette question Que dire des crimes qui se sont succédés Vous en parlez. Que dire de ces crimes qui se sont succédés au Burundi après l'indépendance Il y a 78 ans, 88, 91, 92, Il 94, y en a qui、etc. vous d i r a i t parce qu'on a des institutions, on est indépendant. Ça ne suffit pas. Il faut avoir、mmh. des institutions qui garantissent justement. Les objectifs recherchés par l i n d é p e n、mmh. d a n t Les objectifs étant la paix, la sécurité pour tous, le développement socio-économique.、Mmh. Et la démocratie, il ne faut pas le nier. Est-ce qu'on est démocrate ici au Burundi Je ne pense pas encore. Donc vous voyez, il y a des aspects, de façon macro, on peut dire qu'on est indépendant parce qu'on n'est plus dirigé par des étrangers,、mmh. mais ça, ça ne suffit pas. Il faut que les Burundais dirigent. Leurs frères, leurs sœurs, comme étant leurs frères, leurs sœurs, leurs frères. Permettez que、oui. je pose la même question à Jean de Dieu Moutawazi, président du parti Radébou, président aussi de l'Observatoire national pour la prévention contre les crimes de guerre, crimes de génocide et autres crimes contre l'humanité. Que dire de ces crimes, justement, qui se sont succédés à plusieurs périodes Il y a des crimes qui ont eu lieu et qui ont emporté des vies humaines alors que. Le pays est indépendant. C'est justement après 1962. Alors, je me rejoins encore une fois à, aux collègues qui sont sur le plateau pour encore une fois、euh, souhaiter une bonne fête、euh, d'anniversaire de ces 59 ans、euh, d'indépendance. Alors, je rappellerai à ceux qui nous sont en train de nous suivre que le prince Louis Guagasore a toujours rejoint le discours économique sur le discours politique. Le discours où il montre l'avantage, l'intérêt d'avoir. L'indépendance, c'est-à-dire politique, mais où il appelle la population à se regrouper dans les coopératives pour, pour qu'ils puissent avoir l'autonomie financière, l'autonomie économique. Donc, l'indépendance économique, c'est un pilier très important de l'indépendance politique. Alors, maintenant, pratiquement,、euh, j'ai retracé、euh, depuis l'entrée dans les années 1962 qu'on a connu. Euh, une, une longue période d'instabilité, de coup s d'État, l'absence de démocratie, de guerre civile, etc. Et que maintenant, on est entré petit à petit à évoluer vers une situation normale. Alors, comme les amis l'ont dit, nous avons la souveraineté. Les Burundais sont dirigés par les institutions qu'ils désignent eux-mêmes, qu'ils qu élisent eux-mêmes.、Mmh. Mais n'oublions pas qu'au niveau économique, il y a encore un pas à faire. Quand le chef de l'État. Son Excellence le général-major、euh, n d a i c h i m i Evariste insiste que chaque bouche doit pouvoir manger et que chaque poste doit pouvoir avoir l'argent. C'est-à-dire qu'il cherche à ce qu'on puisse être autonome, indépendant. Quand on remarque que dans, dans le budget actuel, on met en avant. On, on, met, on sait que les, tous les fonctionnaires sont régulièrement payés au Burundi. Ce n'est pas le cas de plusieurs pays indépendants en Afrique. Mais on dit qu'il faut insister au niveau de l'agriculture, mettre le paquet dans le budget. Au niveau de l'agriculture, mettre le paquet au niveau des infrastructures. C'est-à-dire qu'on recherche beaucoup plus cette, à renforcer ce pilier de l'indépendance économique. Je regardais dans mon, dans mon, agenda, dans mon agenda. Ici, c'est écrit en k i r u n d i Peut-être que vous allez, allez, allez m'aider. À, à, à traduire pendant ce mois de juillet,、mmh. c'est bien écrit c'est à dire pour être、euh, avoir une indépendance totale, véritable, tu dois aussi être indépendant économiquement. C'est lié, c'est lié. Alors, on ne va pas. Est-ce que ça, ce n'est pas l'idéal que... qui est difficile Non, de... non c'est tout un processus.、Mmh. C'est tout un processus. Vous savez très bien que jusqu'à maintenant, même les pays qui ont l'indépendance politique, ils cherchent toujours cette indépendance、mmh. euh, économique. Et, mais également, comme les, autres, le, comme les autres le disaient, cette indépendance est liée aussi à l'interdépendance parce que personne ne peut. S'auto-suffire. Si vous, vous avez la technologie, comme dans le monde occidental, les autres ont les matières premières, alors ils vont échanger chacun va mettre en avant ses atouts. Alors aujourd'hui, on remarque que le Burundi a vraiment、euh, des atouts. Alors, ces atouts, il faut mieux les exploiter pour qu'on puisse arriver、si、êtes... à, cette in... à, à, à cette indépendance économique. Vous êtes un président d'un parti politique, vous êtes un responsable politique. Vous parlez donc de, de, de, de ces crimes qui, sont, qui se sont succédés. Il y a des, inc... des incidences que ça fait sur l'économie nationale. Quel serait le rôle des uns et des autres et, et les responsables politiques en particulier par rapport à ces, à ces situations Bon, nous avons des valeurs c o m m i r e s Des lacunes, il y en a. Le programme au sein du, de, du, du, du, du Radebou、mmh. n'est pas le même qu'au sein du Sénède, n'est pas le même qu'au sein、euh, du Codebou, n'est pas le même qu'à l'Uprona ou ailleurs. Mais il y a des valeurs communes.、Mmh. Chacun peut avoir des priorités, il y a des différences, mais il y a des valeurs communes. Les valeurs communes, c'est quoi C'est l'autonomie, l'indépendance économique. Il faut que chaque Burundais, au niveau social, économique, puisse s'épanouir. Alors, chacun peut dire la voie que moi je vois, il faut passer par ici. L'autre va dire, il faut, je pense qu'il faut passer par ici. L'autre va dire, non, les priorités, c'est ça ce qui fait l'enrichissement des idées. Dans notre diversité, il faut qu'il y ait les valeurs communes que nous devons mettre en avant. Et、permettez que je passe le micro à l'honorable Agat t o n g w a s a du parti CNL, d é p u t é de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez un mot à placer par rapport à ces, à ces crimes qui se sont succédés, bien que le Burundi soit un pays indépendant il y a de cela 59 ans, et le rôle des partis politiques, des responsables politiques du pays Oui, 59 ans d'indépendance, de souveraineté. 52, 59 ans de cycles de violence et de crimes. Quelle est la cause La cause première, c'est la gestion du pays. Hier comme aujourd'hui, lorsque vous gérez bien, vous évitez les crises. Lorsque vous gérez de façon biaisée, vous ouvrez le boulevard à toutes sortes de crises et de crimes. Qu'est-ce qui se passe réellement à l'indépendance Il est vrai. Vous allez pencher la responsabilité à un côté, mais pas à un autre. Non. <rire> La responsabilité des cri de, de, de crises、mm -hmm. dans une société、mm -hmm. n'émane pas des masses,、mm -hmm. elle émane de, de l'élite. Parce que la masse, elle,、mm -hmm. elle a des attentes. Elle a des attentes par rapport à vous, le gestionnaire.、Mm -hmm. Ils vous donnent ses contributions sous forme d'impôts, sous forme de taxes et autres. Ils attendent u n retour que vous gériez bien. Oui, que vous l'organisez pour qu'il s'autodéveloppe lui-même. <rire> Quel est le problème réel au Burundi C'est la discrimination. 1961, malheureusement, le président Ouagasore est assassiné. L'Iprona devient un peu instable. On、mm. sait même q e dans l'Iprona, il y a des querelles. Vous vous souviendrez histoire de l'histoire de m o r o m v i a Casablanca et autres. qui se dit modéré, qui se dit, je ne sais pas comment.、Mm. Mais en réalité, il y a cette influence externe dont a parlé notamment notre confrère ici, m o Kefa.、Mm. Parce que vous savez, c'est l'époque de, de, de la guerre froide. Pour les uns, c'est peut-être la tendance communiste, pour les autres, c'est le libéralisme. Alors, il y a les idées qui ne parviennent pas à, à se marier. Il y a donc des dissensions au sein de la classe dirigeante. Et certains croient que les autres sont des ennemis du pays. On va même、euh, s'accuser mutuellement. Et finalement, ça culmine vers, dans la violence. Il y a le s coup s d'État dont a parlé Moutawazi. La classe militaire qui apparemment provient d'une même commune ou province, elle aussi voudrait bien ériger son hégémonie à l'instar de la classe politique qui l'a précédée. En quelque sorte, il y a des tares, si je peux dire, des politiciens burundais. On a tendance à imiter ce qui a été négatif. Même aujourd'hui, la discrimination est de mise.、Mm -hmm. Oui,、o、on passe par les élections, mais on veut tout monopoliser. Surtout que même les élections ne se déroulent pas, peut-être comme tout le monde le souhaite. Peut-être qu'il y a des griefs ici et là, mais on, on passe, se dit. On passe, par, on passe par les élections et il y a les、oui. résultats des élections. Oui, mais on, on se dit, peu importe, importe l'aspect、e、billet qui, qui, qui, qui, qui marque ce, ce genre de truc,、mm. on se dit quand même, nous sommes une même nation. Une même nation quand nous payons les taxes, quand nous payons les impôts, deux nations lorsqu'il s'agit de gérer. Vous avez parlé des coups d'État m i l i t a i r e mon ami m o u t a w a z i mais aujourd'hui, quelle image a-t-on Lorsqu'on militarise le régime au sein du gouvernement, au sein de le... Est-ce que vous, vous allez parler de coups d'État aujourd'hui je, je, je ne qualifie pas ce qui se passe, mais je dis qu'il y a militarisation du régime, de l'administration. Est-ce que. Lorsque le CNDDFDD a géré le pays avec la main des civils, ça n'a pas marché, au point qu'il faut mettre plutôt au, au premier rang les militaires, les policiers et les agents d e renseignement. Le résultat est lequel Attendons voir. On a encore 5 ans de m a n œ u v r Mais de toute façon. Est-ce qu'en moins d'une minute, vous pouvez parler de défis Oui. Les défis ne manquent pas. Le défi de la gouvernance est toujours là. Défi、euh, gouvernance Oui.、Mm. Gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance même juridique. Et c'est ça même que les Burundais recherchent. Eux, ils veulent être bien gouvernés. Eux, ils veulent être bien gérés. Que la chose publique soit bien gérée. Que ça profite à tout le monde. Mais allez-y, enquêtez. Quel est l'état des lieux des marchés publics, par exemple Quel est l'état des lieux de l'administration monolithique de la base au sommet Est-ce que Vous, vous visitez différentes institutions Bon, je ne suis pas mieux placé pour, pour interroger que vous, <rire> les journalistes. <rire> Mais de toute façon, la réalité est là. Les Burundais qui aspirent à cette quiétude sociale en m a n q u e c r u m e n t La preuve, allez-y voir le cortège de gens qui sont assassinés ici et là. Et la justice semble absente. Et vous savez, la société a toujours besoin d'un appareil judiciaire solide qui puisse réprimer les criminels et donner la garantie aux autres de s'épanouir. On a parlé d'indépendance économique, je v o i s bien. L'économie ne peut pas se développer lorsqu'il y a un HIC au niveau de la gestion politique. Captez Issa Nanilo, écoutez la différence. Pour ceux qui pourraient nous avoir captés en cours de route, je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de 59 ans d'indépendance qui viennent de passer que le Burundi est indépendant. C'est le 1er juillet 1962. Et 1er juillet 2021, c'est déjà 59 ans. Et le débat porte aujourd'hui sur l'indépendance nationale, justement, du Burundi, v i e i l l e de 59 ans, avec un accent particulier sur les aspects politico-sécuritaires et économiques vus par les acteurs politiques. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, M. Kefani Bizi, par rapport à ces défis Merci beaucoup. On a souligné、euh, des notions très importantes. La première notion, Ce que l'indépendance politique dépend énormément de la tendance vers l'indépendance économique. Mais il faut souligner qu'inversement, on ne peut pas avoir une indépendance économique quand on a des instabilités récurrentes politiques. Donc, si on est dans l'insécurité, on n'a pas le temps de se concentrer sur le développement de la nation. Et là, il faut souligner que. Notre pays a une particularité. Il s'agit d'un petit pays dont la densité de la population est parmi les plus élevées en Afrique, voire même, je crois, au monde. Et là où il fallait concentrer beaucoup d'énergie pour faire des innovations en matière de développement, en fait, de satisfaire au moins aux budgets de fonctionnement et d'investissement sans recourir aux aides étrangères. Alors, toutes ces crises-là qu'on a citées, Qui découvre effectivement, comme on l'a dit, d'une certaine manque de maturité politique et d'une volonté, je, je l'utilise toujours ce mot, de privatisation de pouvoir. Ça veut dire. Privatisation de、ah, pouvoir Oui. Un groupe de gens qui, qui prennent le pouvoir comme un bien privé, qui appartient à s eux, auxquels l e personne n'a droit d'accès. Alors, où on utilise tous les moyens, bons ou mauvais, pour s'y accrocher. Et cela suscite une volonté. De l'autre côté, d'usage de la violence, et on entre finalement dans des violences sans fin, et on a pris même le temps de se concentrer sur l'essentiel qui est le développement. Alors, si on ne quittait pas dans cette logique-là de la tendance à la privatisation du pouvoir, on ne peut pas prétendre à un développement durable, parce que même si on, développe, on se d é v e l o p p e Vous parlez、là. de privatisation de pouvoir, qu'en est-il aujourd'hui La situation, c'est comment Par rapport Alors, à cette privatisation du pouvoir dont <rire> vous parlez Vous où nous Non, sommes moi, Je parlais dans le passé d'abord. Où, où c'est manifeste. Alors, là, je me, je me limiterai au niveau des principes. Pour qu'il n'y ait pas de privatisation du pouvoir, il faut des élections libres et transparentes. Parce que, ce n'est pas parce qu'il y a eu des élections qu'on est dirigé par ceux qu'on a élu. Il faut qu'elles soient libres et transparentes. Je me limiterai. Mais aussi, il faut que, pour qu'il y ait donc, la c c libéralisation d'accès au pouvoir, il faut que、eh, les partis politiques travaillent dans la liberté et dans toute la transparence. C'est là où les gens. Non, plus l'idée de penser à la violence, n'ont pas pu utiliser d'autres voies parce qu'ils savaient que demain après demain, en passant par ces voies légales, ils pourraient accéder au pouvoir. Mais si les voies légales sont broquées, attendez-vous qu'il y a des gens qui trouvent d'autres issues et le développement n'est pas au rendez-vous. Qu pas... qu Qu'est-ce qu que le parti.、Euh, l au d é b o u il a dit u i l y a un dadaïe. Elle Serait en train de préparer. Je veux d'abord terminer ma réflexion. J'ai dit、euh, auparavant, les gens ont rigolé, il y a des pays qui, qui, qui choisissent la dictature absolue. Et ils interdisent aux autres de se pouvoir. Ils se développent dans un croc i fermé dans le monde entier, on les voit. Qui ont une, un développement économique visible, mais dans la dictature absolue. Mais quand on a choisi la démocratie, il faut ouvrir totalement. Vous savez que même si vous êtes à moitié, il y a toujours des, des, des problèmes. Alors, ce que pense le côté bout, je l'ai déjà dit, je, au niveau des principes, il, il faut d'abord renforcer. Renforcer、euh, ces mécanismes d'accès au pouvoir et de partage des biens publics. Là, quand je dis partage, ce n'est pas de dire partager les, les postes politiques, quoi. Mais il faut que les biens publics. Les avantages qui sont accordés à la population soient accordés sans distinction d'appartenance politique. Il faut aussi distinguer les postes politiques des postes techniques. Il faut que les postes techniques soient accordés à tout le monde sans toutefois regarder l'appartenance politique parce qu'on cherche la technicité pour se développer. Et pour que tous les Burundais se sentent qu'ils sont chez eux, qu'on soit au pouvoir ou pas, qu'on est chez eux. Et qui peut participer cette fois-ci à la consolidation de la démocratie, à la consolidation de l'indépendance et au renforcement économique. Là, vous m'entendez, je me suis limité au niveau des principes parce que les missions d'aujourd'hui n'étaient pas pour évaluer les temps de la gouvernance actuelle. En tout cas, à vous、Pourquoi? entendre, vous,、euh, vous, vous parlez, vous parlez comme vous, vous dites, vous parlez des principes et vous dites, je me limite là. Je ne sais pas, mais. Concretement, a t t n t o n Soumana. Je ne serai pas. Que... <rire> des défis. Oui, mais avant l e d é f i permettez que je vous prenne au moins une minute seulement sur les, les causes des crimes dont vous avez parlé tout à l'heure, a u x q u e l、euh, s se sont exprimés l'honorable Agator Gwasaï Mtawazi. La première responsabilité est un combo gestionnaire de l'État. Il ne faut pas chercher des solutions à demi-moi, à demi-mesure. La première vous allez responsabilité incombe. Mais comment ça vous a dévancé pour parler de responsabilité、Il、Ne m'a pas dévancé. On pas passe on... Ce sont des <rire> principes qui sont là. À, à moins que vous voulez vous dérober de la vérité <rire> qui est têtue, la première responsabilité incombe au gestionnaire de l'État. D'aujourd'hui comme d'hier, comme de demain. Ça, on ne le nie pas. Même si c'était vous. Pourquoi alors Il y a eu crime. Et, est, et pourquoi il continue à y avoir des crimes Parce qu'il y a mauvaise gouvernance politique, mauvaise gouvernance économique. Si vous voulez, on pourrait l e développer, mais je pense que. Parlez surtout de ces défis. Vous dites des défis. Des défis, ça n est plein. À commencer par ces défis qui englobent les autres la mauvaise gouvernance politique. k e f a Moutabazi, on fait allusion à la démocratie. Il a parlé des élections. Ça fait partie des défis de la gouvernance politique. Nous ne sommes pas encore aux véritables élections démocratiques au Burundi. Ce n'est pas évident que nous avons des institutions véritablement légitimes. Il y a, il y a Je me pose des qui questions. Que C'est parce、ça. que vous ne gagnez pas souvent. Non, que... non. Il n'y a... aura jamais un seul instant où tous les Burundais gagneront、mmh. les élections. Aussi l o n g t e m p que nous sommes dans, dans un multipartisme.、Mmh. Mais les Burundais, vous, vous gagnerez les élections au, au moment où ceux qui auront gagné correctement et démocratiquement vont gérer le pays comme il faut.、Mmh. Là, les Burundais auront gagné tous, indistinctement, de leur s tendance s partisane s ou ethnique. s、mmh. Ça, c'est le premier défi, la mauvaise gouvernance qui frappe sérieusement le Burundi sur l'aspect politique et sur l'aspect économique. La violation des droits de l'homme, c'est une triste réalité, bien que la CNIDH ait soit... recouvré la... le, le classement statut. De... Le statut, de statut de,、mm -hmm. de... A.、Ah、Mais c'est quoi que vous a v e z finalement a p p r é c i é Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est bon selon vous Je vais vous le dire.、Hum. Mais attendez que vous m'avez posé la question des défis. Il ne faut pas vous faire la division qu'il n'y en a pas. Dans... Tant qu'il n'y en a, je vais le dire. Ce qui、Résumé. va bien, je vais、Donc、vous, vous dire. Vous vous Alors, je vais me résumer. Je, je n'ai pas pris trois minutes. L'autre grand défi, René b l o u o u a s s a y est revenu. Ici comme ailleurs, le pouvoir judiciaire doit être e n pouvoir d'équilibre. Pour justement éviter le, le Léviathan dont a parlé, vous vous rappelez de l'histoire de Montesquieu, la théorie du pouvoir. Il y a des、léviétans. l é v i a t a n s L'exécutif peut, peut être un, un Léviathan qui ne veut pas que le législatif soit réellement en pouvoir qui ne veut pas que le, le judiciaire soit réellement en pouvoir. Il faut qu'il y ait un pouvoir judiciaire fort pour équilibrer la société. Faute de ce pouvoir, le pays va mal. Le volet judiciaire est analysé sous deux aspects le pouvoir le judiciaire et le distributif. Ça veut dire quoi La justice judiciaire, c'est la relative aux tribunaux. Il faut que les tribunaux rendent la meilleure justice. La justice judiciaire La justice judiciaire. L'autre volet, c'est la justice distributive, dont a parlé mon ami Kefa. Il faut que la justice distributive soit une réalité. La, la richesse du、pas. Burundi、hum. doit être la、Vous、richesse de tout le monde.、Hum. Il ne faut pas qu'un groupe, fut-il e au pouvoir, s'accapare la richesse du pays au détriment des autres. Ça, ce sont les principes. Si ce n'est pas une réalité au Burundi, ça serait une bonne chose.、Et、si c'est la réalité, il faudrait la corriger. La Et pour terminer, en termes de défis. Il y a la corruption, bien sûr, qui gangrène la société. Même les, les, les dirigeants de ce pays ne cessent jamais de le dire. Et vous me posez la question de savoir ce qui est bon. Il ne faut pas avoir peur de le mentionner. Il y a des gestes, quand même, du chef de l'État. Il y a certains gestes qui, si jamais ils étaient renforcés et suivis dans les faits, pourraient quand même changer quelque chose au niveau de. De la façon dont les choses sont gérées, la corruption. e s t c e que vous pouvez y aller directement、ouais. avec des perspectives, ce qui devrait être fait par les uns et les autres pour mieux consolider l'indépendance nationale、voilà. et bâtir un Burundi digne, prospère et paisible. Comme je l'ai toujours dit, la première responsabilité est un, com est un combo gestionnaire de l'État. Tassien que je suis, je peux avoir des principes. Ce que je fais chaque fois que vous me donnez le micro, je ne sais jamais de les dire et de conseiller à ceux qui veulent l'entendre. Seulement quand vous êtes conseiller, surtout sans rémunération, vous n'êtes pas sûr que vos conseils vont, vont parvenir dans des oreilles attentives. Sinon, je ne cesserai jamais de le faire. Mais, j'ai quelle prérogative pour que ce que je désire réaliser pour mon peuple soit réellement réalisé Parce que justement, je ne suis pas au pouvoir. Sinon, je suis convaincu que si les gestionnaires du pouvoir veulent des choses. Favorables au pays, montrent des signaux d a s s o c i a n c e Tout le monde est prêt à les accompagner. Le C'est à, à eux de trouver comment canaliser ces bonnes initiatives.、Mm -hmm. Si jamais ils sont animés de bonne foi, je suis convaincu que les Burundais ne sont pas naturellement mauvais. Est-ce que vous pouvez placer un mot Monsieur Jean-Dodieu Moutawazi, président du Radebou,、euh, par rapport à ses perspectives, ce qui devrait être fait par les uns et les autres pour consolider cette indépendance nationale et bâtir un Burundi digne, prospère et paisible. Bon,、euh, permettez-moi de rappeler que,、euh, par rapport à ce que、euh, Monsieur Ouassa disait de la militarisation des institutions, permettez-moi de, de, de lui rappeler que le, le gouvernement burundais est à très très large majorité. De civils, même jusqu'au ministre de la Défense, il est civil. Deuxièmement. Contre、euh, combien de g é n é a t t e n d e z un peu. <rire> Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis... Le secrétaire de la Constitution, pareil, il était interdit de nommer non, un gouverneur militaire.、Ah, attendez. Il y a longtemps. o l est bienvenu.、Oui. Bon, alors, je, je, je dirais、euh, il ne faut pas se pétrir parce que je vous ai laissé parler.、Euh, revenons sur la situation des droits de l'homme. Vous, vous savez aujourd'hui la situation du Burundi Euh, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, il a été retiré de l'agenda des Nations Unies. Au niveau de l'Union africaine, on a retiré. L'unité d'influence des puissances, c'est tout. On a、Mais、retiré. d a s la réalité du Burundi, c'est à l'unité des plaît, influences. S'il vous plaît. Des on a retiré les observateurs des droits de l'homme au niveau de l'Union africaine parce qu'ils ont jugé que la situation des droits de l'homme se portait bien. Au niveau de l'Organisation internationale de, de la francophonie, les sanctions ont été stoppées. Au niveau de l'Union africaine, européenne, Le processus de reprise de la coopération avance jusqu'à arriver à la réaccréditation du statut A à la CNDH. C'est vraiment un pas d de a géant. Deuxièmement, On revient, c'est toujours sur le, le, Quand tu parles de, de crimes, etc., on revient sur、euh, la situation des violences, des violences qui peuvent, base, qui peuvent être basées sur l'identité, que quelqu'un, s'il quelqu si y a une menace, que quelqu'un soit tué à cause de son ethnie, de sa région ou de sa couleur politique, etc. Aujourd'hui, comme président de l'Observatoire national,、euh, Pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité, je peux affirmer haut et fort qu'il n'y a aucun risque au Burundi qui est de violence basée sur l'identité comme on l'a connue.、Bon, deuxièmement, mais ce que je reconnais, il y a de la criminalité comme on peut en trouver à Lagos, à New York, à Paris ou bien même à Nairobi ou en Afrique du Sud. De la criminalité, il y, en a, il y en a, on peut en avoir partout. Et même le terrorisme. Est-ce qu'on même... p e parler d'imitation Non, non ce n'est pas une question d'imitation.、Euh, Seulement, ces terroristes, comme on peut en trouver ailleurs, on peut les avoir comme les gens qui peuvent attaquer, les gens qui sont dans le transport en commun. Les, les, les perspectives, est-ce que vous, Alors, au niveau, vous avez quelque chose、oh, oui, à vous rappeler Oui, dire、oh, par on, à on, ça? Au, au niveau des perspectives,、mmh. si quelqu'un sur la table connaît un pays où les droits de l'homme sont respectés à, à 100%, il peut le dire. Donc, il on, nous on nous ne voudrait pas qu'on fasse non, des efforts. Non, non, non je, je dis que c'est un processus、au、et long, que c'est un travail. On est à 100%. C'est un, un travail. au Quotidien, qu'il faut essayer de, respecter, de faire respecter les droits de l'homme. On en vient à la, à la question de la gouvernance politique et économique. Tout n'est pas rose, mais la tendance est bonne sur ces 20 dernières années par rapport au passé. Donc je peux dire que la tendance est très, très bonne. Perspective honorable a Gaton Gouassa, président du parti CNL.、Euh, je crois que d'abord, je dois dire que nous ne devons pas nous jeter la poudre aux yeux. La réalité, elle est là, elle est implacable et triste. Nous devons quand même l'accepter. Lorsqu'on parle de discrimination, la tendance est de dire qu'il n'y en a pas. Mais il n'y a pas pire que la discrimination politique, mes chers amis. Aujourd'hui, il y a des gens qui attaquent des bus et, comme à l'époque de la discrimination politique. Mais en vous Amérique, ne les avez pas condamnés Je ne vous ai pas entendu condamner ce terrorisme. Moi, je n'ai pas de radio. Avons le micro, Agaton. Je n'ai pas de radio pour, pour, pour être toujours <rire> au plateau. Mais d e t o u t e f a ç o n Comment se fait-il que lorsqu'il y a un incident les qui les se produit quelque part, les premières personnes à soupçonner, ce sont les gens de l'opposition Les anciens militaires. Et les, les anciens, anciens militaires.、Français. Et c'est pourquoi vous n'avez pas condamné Si je condamnais, c'est toi le premier qui d e v r a i t condamner ça. Nous, on l'a fait, on l'a condamné. Alors, Parce que il ne faut tu pas la que, les la les gens, nationale, que, nationale. que les gens tirent sur des passants qui sont dans les transports o n Nous tendons vers la fin de l'émission. De toute façon, s'il faut parler de perspective. Moi, je dirais que la première chose à faire, c'est d'abord, comme disait Moutabazi, qu'il y ait prise de conscience. Prise de conscience au sein de la classe dirigeante que ce Burundi n'est pas l'apanage d'un parti X ou Y et que tous les citoyens sont égaux et qu'il faut respecter le prescrit de la loi dans la gestion. Comme ça, on éviterait que ce Burundi sombre encore une fois un jour dans des crises insensées, si je peux me permettre le terme. Deuxième chose, il faut que. Le discours s'accompagne des actes. Oui, les discours, les beaux discours, on les entend toujours de la part de c e qui g è r e le pays, mais quitte de réalité sur le terrain. Dire que les Burundais, nous sommes tous citoyens dans le même état et que dans la gestion, on discrimine les uns au profit des autres, ça, c'est de notre époque quand même. On devrait faire un pas en avant. Aujourd'hui, Un Burundi que nous connaissons, un Burundi qui est dans une situation économique délétère, pensez à une véritable quand indépendance. Quand même, quand même, Vous exagérez. Quand même, Je n'exagère、oui. rien. On, on est le p r e m i e r pays au monde. Mais non, on pays, est le premier. Un pays où la banque mon, ne, peut donner, Dieu, ne peut pas donner de, de devises aux importateurs. Mon Dieu, Seigneur. Vous allez me dire qu'on a une économie vraiment en bonne santé. c o m m Ne soyons pas、dommage. partisans. Soyons, soyons réalistes. L'économie de notre pays va très très mal. C'est dommage. Moi, je crois que ce qu'il faut, c'est que les gouvernants prennent conscience que s'il y a à redresser,、mm -hmm. ils sont les premiers responsables à le redresser. Ils sont les premiers responsables à le faire.、Mm -hmm. N'allez pas demander à un citoyen lambda. À arrêter cette gangrène économique.、Non. La crise des devises、mais、et autres, ce n'est pas le, pas pas le citoyen lambda qui, qui va le faire, mais ce sont les gestionnaires du pouvoir. Et l'indépendance à laquelle les Burundais aspirent pourra être matérialisée notamment par cette amélioration de la gestion de la chose publique. Est-ce qu'on peut terminer par vous,、euh, Kefa n i b i z i Quelques secondes. Tout ce que je dirais, c'est qu'il faut d'abord se situer dans un cadre burundais. Le Burundais, une jeune démocratie, Le Burundi, bon, il y a une soixantaine d'années d'indépendance. Donc, il ne faut d r a i pas se comparer à d'autres puissances qui viennent de passer plus de 100 ans, de 200 ans de la démocratie. Tout simplement, j'éviterais même d'aller se focaliser sur des événements euh, euh, conjoncturels, des, des produits d de d e n r é e de p r e m i è r e n é c e s s i t é qui sont disponibles demain, qui manquent aujourd'hui, qui reviennent encore. Mais il faut plutôt pousser plus loin. Bon, je dirais trois éléments. Le premier élément, il faut veiller à la stabilité politique. Bon, nous en avons déjà. Il faut veiller à la stabilité politique. Et là, j'ajoute dans la voie démocratique. Parce que j'ai dit i l est possible d'avoir une stabilité politique dans la dictature, mais nous, nous aimerions une stabilité politique dans la démocratie. Deuxièmement, é é l il faut être capable d'impliquer tous les acteurs. Nationaux, sans considération aucune dans le développement, tout en exploitant toutes les potentialités de développement que possède notre pays, qui reste jusqu'à maintenant sous-exploité. Cela donc va donc renforcer la capacité économique du pays et va le hausser au niveau d'indépendance économique et par voie de conséquence d'indépendance politique. Alors, il faudra aussi renforcer effectivement la, la coopération m i l i t i l a t é r a l e gagnant-gagnant, où le Burundi en tire profit et où les autres pays partenaires en tirent profit. Je, je me dis que、euh, tous les acteurs politiques, que ce soit au pouvoir ou à l'opposition, on d e v r a i t conjuguer beaucoup d'efforts pour évoluer、euh, vers une véritable démocratie. Et là, il ne faut pas se faire d'illusions il se passe un phénomène qui se fait comme.、Euh, On allume une rampe. C'est un long processus et je pense que nous sommes dans une bonne voie. Merci, merci beaucoup, Kefa Nibizi. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Je rappelle que vous êtes président du parti ICODEBU. o Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci de nous avoir invités. Je remercie tous nos auditeurs. Et quand vous nous appelez, nous répondrons toujours présents.、Mmh. Merci à vous, Tassian Siwomana, acteur politique de l'opposition. Merci de votre contribution à cette émission. Merci de m'avoir invité, même si vous m'avez chippé un tour de table. Mmh. Mmh. Sans bonne gouvernance politique et économique, on ne vivra jamais l'indépendance dont rêvait、euh, le prince Rui Rouagasori. Monsieur Jean-Dodieu Moutawazi, président du parti Radebou. Vous êtes aussi président de l'Observatoire national pour la prévention contre les crimes de génocide, crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Merci aussi, monsieur le journaliste. Merci aussi aux auditeurs et auditrices. En se rappelant toujours que le pilier de l'indépendance économique est très important pour avoir. Une véritable indépendance politique. Et pour cela, nous lançons un appel à tous les hommes politiques, aux membres de la société civile, aux jeunes et moins jeunes, aux femmes et aux hommes, qu'on soit solidaires pour que l'indépendance économique soit une réalité. Et、vous. merci à vous, honorable a g a t o n o u a s s a président du parti CNL, Congrès national pour la liberté. Député de l'Assemblée nationale, merci d'être venu. Merci de votre contribution à l'émission Mosaïque. Merci pour votre invitation. Merci aussi pour l'échange avec mes collègues sur le plateau. Et merci pour tous les Burundais qui aspirent toujours à une véritable indépendance. Merci. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle portait sur l'indépendance nationale du Burundi, 59 ans après, avec un accent particulier sur les aspects politico-sécuritaires et économiques. Vu par les acteurs politiques. Vous vous en souvenez, cette indépendance date du 1er juillet 1962. <coughs> Merci alors de nous avoir suivis et restez branchés nos programmes continuent sur la radio-télévision Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.